Quatrième exercice, mélange. Connit, connit. Monn, monn. Basse, basse. Quang, conn. Con. Prennit, prennit. Sonn, sonn. Las las Yen yen Ton ton Sal sal